Avez-vous eu l'occasion de dire à vos proches aujourd'hui que vous les aimez C'est une question. Si vous n'avez pas eu cette opportunité, profitez de cette occasion pour dire, si vous êtes enfant, enfant, dites à vos parents que vous les aimez. Parents, dites à vos enfants que vous les aimez. Si c'est votre ami qui est avec vous, profitez pour dire que vous l'aimez, parce que des ces jours, vraiment on a, on voit que l'amour disparaît, Amen, Amen, Amen, c'est beau l'amour n'est-ce pas, et ce soir si vous êtes seul, rassurez-vous il y a quelqu'un qui veut vous prendre dans ses bras d'amour, quelqu'un qui a des bras tellement grands, tellement longs, il veut vous prendre dans ses bras d'amour, prends-moi des deux bras Loin de to, no, no, no, up uh -huh. qu'on est bien dans ses bras.